Bande Koba To Sepelisa Kibino, Lobby na Opera Night, Lelo, ko la musique dans le Bataclan, Bissoba musicien sur UMC France, yawa pour tous les sepérisabino les lois. Bonjour, président ya UMC, Théo Blaise Koukou, le grand Chico de Passage à Paris, Balou Kanta, l'enfant Téléph, Pasidjo et Pucha. Euh, grand Esou 3S, es, Du Soleil, Kunganga, Mündanabiso, de me faire des choses. Je Est-ce que tu Telefam, femmes les femmes les femmes euh pirate symbar rythmique malamu tokesikoyu Sem gansa ameaça, lição. We'll be right